Bon alors ton téléphone, il va pas. téléphone, ton téléphone, est ah, ouais. Donc ça sert à les il y que parce qu'il y avait du jeudi non. Ah, oui, non, non, non, non, non, mais je vais la porter chez... Oui, oui, non, non, non, mais je vais chez, euh... ouais, mais Non, ah, tout ah, tout suite. Suite. non, non, mais je vais la porter On arriver on va aller travailler là, aller il va aller va aller va va aller va va aller va il va aller aller va aller aller va aller va Pero hay que ver. On va très Nie.